الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ الآن بقراءة ما شرحه الشيخ زيد بن محمد الابن هادي المدخلي حفظه الله في الدرس السابع. لعقيدة الإمامين الرازيين الإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي فنبدأ الآن بالترجمة بترجمة المتن والشرح يقول ابن أبي حاتم في بيان عقيدة الإمامين الرازيين وقال أن الله عز commence du cours numero 7 dans les cours de l'explication de la des deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a Ar Razi. Donc Ibn Abi, ha Ibn Abi Hatim, il mentionne au sujet des deux imams qu'ils ont dit que Allah est au-dessus de son trône, qu'il est séparé de sa création, comme il s'est décrit par cela lui-même dans son livre. Et par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam Sans qu'on demande le commun Et il a enveloppé toute chose par sa science Et il n'y a rien qui lui ressemble Et il est l'audien et le voyant Donc maintenant, on va traduire le char du cher Zayd al-Madkhali et ses commentaires Au sujet de cette, par de cette parole Donc, le cher Zayd, il dit ce qui suit. L'ouange à Allah et paix et salut sur, ce, sur son messager et sur ses fidèles et ses compagnons. Dans la parole des deux auteurs qu'on vient de lire, il y a l'explication de l'affirmation de l'attribut Du fait que Allah s'est élevé de la tribu de al à Allah, comme cela convient à sa majesté, d'une élévation qui correspond et qui convient à sa grandeur et à sa majestuosité, sans ressemblance, sans faire de ressemblance et sans euh, déformer le sens de ce que signifie cet attribut et sans négation de l'attribut mais on l'affirme comme Allah nous a enseigné de l'affirmer lorsqu'il dit rien, rien ne lui ressemble et il, il est l'audien et le voyant rien n'est comme lui rien ne lui ressemble ni dans sa personne ni dans ses noms ni dans ses attributs et ni dans ses actions car il est, il, y a, il est séparé de sa création et il est unique à posséder les attributs de perfection donc il est, il est unique à posséder les attributs de perfection et de majesté et cet attribut l'attribut de l'Istiwa, c'est une de ses attributs qui font partie de ses actions. Car les attributs d'Allah se divisent en deux. Les attributs de sa personne et les attributs yani, d'action de ses actions. Et cet attribut fait partie de ses attributs dans ses actions. Que les gens de Jamaa affirment. Comme le Coran l'affirme, avec la, la compréhension correcte. Les gens d'Ahl-Sunnah affirment cet attribut avec la compréhension correcte et authentique. Les groupes d'égarements ont nié cet attribut, ainsi que d'autres parmi les attributs. Parmi ces sectes d'égarements, Il y a les al-Mu'abtilah, c'est-à-dire ceux qui nient tous les, tout, tous les noms et les attributs d'Allah. Et les mu'tazila également qui sont muabtilah, c'est-à-dire qui nient eux aussi. Ils n'affirment rien de ces attributs. Et les, les asha'h également euh, qui nient une partie des attributs donc ils font la négation et la, la négation elle est de deux catégories une, une négation entière et une négation partielle donc la négation entière ce sont, ce, euh, ce sont les sectes des et des Mu'atazila qui euh, ont, ont commis cette forme de négation ou de ta'atil. Et ceux qui ont suivi leur exemple ou qui ont suivi leur voie dans la croyance. Et la négation partielle c'est l'exemple des Asha'ira et des Maturidiyya et des Kullabiya qui affirme certains attributs parce que la raison la, la, ont, les ont affirmées et ils déforment le sens des autres attributs sans aucune preuve. Donc ça c'est qu'est ce que le cheikh avait à dire à propos de cette première partie, et euh, le cheikh il continue ensuite à lire la suite de la parole des des de, de deux ces dans la dans leur il dit wallahu tabaarak wa ta'ala yura fil akhirah wa yaraahu ahlul jannati biabsarihim wa yasma'una kalamahu kayfa sha'a wa kama sha'a ce tazehr que Allah tabaarak wa ta'ala sera vu dans l'au-delà et que les gens du paradis vont le voir vont voir Allah avec leurs yeux et ils vont entendre sa parole de la manière qu'il veut et comme il veut donc le cher Zed va faire un commentaire à propos de cette partie cher Zed oui parmi les, les sujets qui sont étudiés à propos de la, de la croyance il y a la question de c'est à dire de la vue C'est-à-dire que les croyants vont voir leur Seigneur dans l'au-delà. Et c'est une vérité. Et, et la, la, cette vue, cette vision, cette vue, la vue des croyants de leur Seigneur dans l'au-delà, elle a été prouvée par les textes du Coran et de la Sunna. En ce qui concerne les preuves du livre, c'est-à-dire du Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, «» C'est-à-dire, ce jour-là, les visages seront resplendissants, ils regarderont leur Seigneur. Donc, la première partie dans le verset, « c'est, Ça veut dire, Le fait que les visages soient éclatants, éblouissants, hein, illuminés. Et le deuxième verset qui mentionne... nazar Ça veut dire du fait qu'ils vont observer ou regarder. Ça veut dire de regarder avec leurs yeux, avec les deux yeux, pour ils vont voir leur Seigneur. De façon réelle. Et les ulamas, ils ont mentionné en suivant les textes que les gens, bien, au sujet de l'affirmation de la vue, sont de trois catégories. Il y a les deux groupes extrêmes, extrémistes, et un groupe qui est au juste milieu. Le premier extrême, les ma'tazela, et ceux qui sont avec eux. Ceux qui nient que les croyants vont voir leur Seigneur dans la dunya et dans l'au-delà, ceux-là ont exagéré dans la négation. Et l'autre groupe d'extrémistes, les extrémistes soufis, ils affirment la vue d'Allah dans la dunya et dans l'au-delà. Pour leur, pour leur chef, hein, et leur, leur, tête. Ce sont des, en des, des gens des garments. Et les gens de sunnah ou al jamaa sont les gens qui sont dans le juste milieu. Et c'est le groupe, c'est le troisième groupe qui est dans le juste milieu entre les Mu'tazila et leurs fidèles, ceux qui les suivent. Et, Entre, et également l'autre euh, extrême les extrémistes parmi les soufis donc les, les gens d'Al sunnah ils affirment que les croyants vont voir leur Seigneur dans l'au-delà au jour de la résurrection et dans le paradis et vont ils vont, se, ils vont euh, yani, euh, goûter au plaisir yani, de voir leur Seigneur subhanahu lorsqu'il va se manifester à eux, et qu'il va, qu va leur parler, et qu'eux vont parler avec lui. Subhanahu wa Donc, ils vont le voir avec leurs yeux. Et ils vont, yani, se yani, goûter au, au délice de pouvoir regarder leur Seigneur. Et, à ce moment-là, ils vont Lorsqu'ils vont regarder leur Seigneur, ils oublient tous les autres délices parmi les délices du paradis. En ce qui concerne dans cette dunia, personne ne le voit, jamais, ni, dans, ni parmi les messagers, ni parmi les prophètes, ni parmi ceux qui sont en dessous d'eux. Et la preuve, La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il mentionne au sujet de Moussa, alayhi salam, quand il dit, Rabbi arini, anzur ilayk. C'est-à-dire, ô monseigneur, montre-moi, montre-toi à moi, que je puisse te, te voir ou te regarder. Il a dit, l'antarani, tu ne vas pas me voir, walekin mais... anzur ilal jabal. Inistakarra mokana hu, paso fatarani. Donc, il a dit, mais par contre, plutôt, regarde la montagne. Si, et si elle demeure à sa place, alors tu vas me boire. lil Donc, ça veut dire, lorsque Allah s'est manifesté à la montagne, Elle est, elle, elle, est, elle est devenue pulvérisée hein? elle s'est pulvérisée et euh, Moussa est tombé il est foudroyé Donc quand Moussa a repris conscience hein? il dit gloire à toi je reviens à toi repentant et je suis le premier d'entre les croyants Donc, si c'était possible de voir le Créateur dans la dunya, Allah aurait honoré son prophète Moussa, (alayhi de, salam de cette vue-là, mais cela n'est pas possible, car les êtres humains ne sont pas capables de voir Allah, subhanahu wa ta'ala, Parce que si la montagne n'a pas été capable de rester en place lorsqu'Allah s'est manifesté à elle, à la montagne, hein, alors qu'elle est ferme et qu'elle est dure et qu'elle est grande, hein, alors dans ce cas-là l'être humain euh, n'est pas capable d'y arriver non plus, puisque euh, encore moins même, puisque l'être humain est faible est beaucoup plus faible que d'être capable de supporter de voir Allah dans cette dunya mais Allah subhanahu wa ta'ala va honorer les croyants yani dans, dans l'au-delà et il va leur donner une force qui va leur permettre de regarder euh, Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont yani, goûter au plaisir de, de cela de la meilleure et ce sera parmi les meilleurs délices, le plus grand de tous les délices et de tous les plaisirs qu'ils vont pouvoir euh, y profiter à ce moment-là. Et ensuite donc euh, donc là le chef il passe maintenant à un autre une autre partie de la harida des deux imams Et donc l'élève du cheikh euh, récite là une autre partie, une autre phrase de cette Akida et il dit Ce qui signifie le paradis et l'enfer sont véridiques, hein, sont, sont de, de vérité et ils sont tous les deux créés et ils ne vont jamais disparaître ou cesser d'exister et le paradis est la récompense des alliés d'Allah ceux qui sont ses serviteurs rapprochés et l'enfer est le châtiment d'Allah pour les gens qui lui désobéissent hein, les gens de sa désobéissance excepté ceux à qui il va faire miséricorde Donc, le cher Zaid, il va commenter maintenant à propos de cette euh, parole. Ça, ceci, cette croyance est la croyance correcte selon ahl Sunnah Al-Jama'ah, que la foi, euh, c'est-à-dire de croire en l'existence du paradis et de l'enfer. Le paradis est la demeure des croyants. Et l'enfer et la demeure des mécréants. Et parmi les pécheurs parmi les musulmans, il y en a qui seront arrêtés hein, qui vont être retenus par leurs œuvres. Mais ils ne vont pas ils vont être arrêtés dans l'enfer à cause de leurs œuvres, mais ils ne vont pas y rester éternellement. Et le, et le paradis est, veri, est vérité. Et celui qui y rentre, il n'en sortira jamais. Il va rester dans le paradis pour toujours, pour l'éternité, sans qu'il y ait de fin. Donc c'est une demeure qui a un début, c'est-à-dire le paradis, elle a, le paradis il a un début, mais il a, le paradis n'a pas de fin. Et la même chose pour l'enfer. L'enfer a un début, mais n'a pas de fin. Et l'entrée des gens dans le paradis et dans l'enfer. Cette entrée, elle a un début, mais une fois rentrée, il n'y a pas de fin par la suite. Et pour ça, c'est en particulier pour les gens de l'enfer qui font partie des gens qui demeureront éternellement en enfer. Il y en a les gens, de la, les gens qui ont fait de, qui ont commis de la, du shirk majeur et du kouf majeur. Et l'hypocrisie de la, de la croyance. C'est-à-dire l'hypocrisie dans la croyance. Al-Nifaq, al itiqadi Et également... Euh, yani, euh, le fait de tomber dans une forme de négation de la religion qui euh, yani, fait sortir de la religion une forme d'ilhad ceux-là sont les habitants de l'enfer qui n'en sortiront jamais yani, qui vont y rester pour l'éternité comme Allah s.w. dit dans le Coran leur sujet, la piscine فيها, C'est-à-dire ils vont y demeurer pour toujours. Et comme et comme Allah سبحانه dit aussi dans le Coran également, Khalid nafihah abada. C'est-à-dire ils vont y demeurer éternellement pour toujours. De même que les gens du paradis, une fois qu'ils y rentrent ils n'en sortiront jamais comme allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina amanu wa amilussalihat kanat lahum jannatu al-firdawsi khalidina donc Sheikh euh, qui dit euh, yani, que ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres ils auront les jardins du Ferdos comme demeure. Pour y demeurer éternellement, ils ne voudront pas rien. Il y en a d'autres en échange. Donc ça, c'est un point de vue. Ça, c'est un point. Et un autre aspect également, c'est que c'est que le paradis et l'enfer sont créés Et qu'ils existent actuellement Depuis que Allah les a créés Ils existent Et personne n'a nié cela Excepté Les jahmiyya al-mu'atila C'est-à-dire les, les négateurs Parmi les il y en a qui sont des jahmiyya Qui sont des négateurs En ce qui concerne les gens dal sunat ou euh, Eux ils croient en cela Et les preuves de cela sont établies du Coran et de la Sunnah. comme les hadiths, les hadiths de la tombe et les, les c'est-à-dire les délices de la tombe, euh, les, les, les délices de la tombe et les, le châtiment de la tombe. Les, les délices font partie des délices du paradis et le châtiment fait partie du châtiment de l'enfer. Donc, ces deux, euh, deux aspects-là déjà, existent déjà, -à -dire le paradis et l'enfer existent déjà. Le croyant, lorsqu'il meurt, il va goûter à des délices dans sa tombe. On va lui étendre sa tombe de soixante-dix coudées, et on va lui mettre comme du tapis, parmi les tapis du paradis. Il va avoir des délices qui, qui vont faire en sorte qu'il aura envie et avoir hâte que le, le, le jugement arrive. Et il va dire au oh Monseigneur, Seigneur fais, fais établir tout de suite l'heure du jugement dernier. Il y en a pour qu'il puisse se réunir avec sa famille et ceux qui sont avec lui, parmi les qui seront avec lui, parmi les gens du paradis. Et, et les gens de l'enfer également seront châtiés, il y en a le mécréant dans sa tombe, hein, comme ça a été mentionné dans les textes au sujet desquels il n'y a pas de doute et que il sera, il sera frappé par les, euh, par les anges comme cela a été mentionné dans le hadith jusqu'à ce qu'il devienne de la poussière puis Allah le fait revenir encore une fois et il, les anges le frappent et il, il, il, il, il crie d'un cri que les, tout, les, tout le monde peut entendre excepté les êtres humains les djinns et les êtres humains. Et si ils auraient été capables, si les êtres humains et les djinns étaient capables d'entendre ce cri, ils auraient été foudroyés. Ils seraient tous morts par ce cri là. Et ça, ça a été confirmé, il n'y a pas de doute à ce sujet là. C'est authentique. Et ça fait partie de la rida des gens de Ahlusna sur Al Jama'a. Ah même si les gens de Béda contredisent à ce sujet-là. Donc, les gens de, les gens de Bédak sont les gens de la diffusion et de la divergence tout le temps. Donc, il est obligatoire de croire que le paradis et l'enfer sont deux créatures et qui existent actuellement. Et celui qui est mort, et eh bien, son jugement a été établi. Celui qui meurt, eh bien, c'est comme si son jugement sa résurrection est établie déjà, son jugement est déjà établi. Soit qu'il va être euh, soit qu'il va Yann, écouter au délice ou qu'il va être châtié. Et au jour de la résurrection, si, euh, Yann, si il était dans les délices, dans sa tombe, il sera encore plus, euh, Yann, dans plus de délices encore par la suite, on va lui augmenter. Et s'il si était châtié dans sa tombe, eh bien, il va, il va augmenter en châtiment dans l'enfer. Donc, ça, c'est ce que le sheikh avait à dire à propos de ce, cette partie-là comme commentaire. Et euh, son élève continue maintenant à lire un autre point. Et, et c'est la partie ou la, la suite lorsque les deux imams disent c'est à dire le pont hein, qui est au dessus de l'enfer au jour de la réjection que les croyants devront ou que les hommes devront traverser donc c'est le pont qui sera dressé sur l'enfer et que les hommes devront traverser Donc le shi'ir il explique maintenant, il dit à ce sujet le pont que le prophète a mentionné ça fait partie de la croyance de l'affirmer, c'est-à-dire d'affirmer cette croyance-là les premiers d'entre les gens de la sunnah l'affirment de même que les derniers Et qu'est-ce qu'on veut dire par ce pont C'est le pont qui sera placé sur l'enfer Et qui sera traversé par les, par les hommes Qui sera traversé par les gens et Les créatures vont traverser ce pont Donc celui qui faisait partie des gens de la foi Et qui avait des bonnes œuvres il va traverser ce pont une, avec une vitesse qui correspond à ce qu'il avait fait comme action. Il y en a, par rapport à la vitesse et par rapport au salut qu'il aura en traversant ce pont. Et parmi les gens, il y en a qui vont traverser le pont comme l'éclair et d'autres comme le vin et d'autres vont le traverser Comme l'exemple des meilleurs chevaux, à la rapidité des meilleurs d'entre les chevaux. Et il y en a d'autres qui vont euh, traverser le pont avec moins de vitesse que ça. Qu'est-ce qu'on veut dire C'est que c'est selon ce que la personne avait fait comme bonne action et ce qu'il s'était écarté de faire parmi les mauvaises actions. Donc, sa, sa, sa fermeté donc sur le, le pont va dépendre de ça au jour de la résurrection donc s'ils si ont tra traversé le pont les croyants vont se, vont se tenir sur ils vont se tenir sur euh, un petit pont où Euh, on va juger entre eux par, par rapport aux, euh, aux choses qu'ils avaient à régler entre eux comme comptes. Y S'ils avaient des conflits ou des comptes à régler dans la dunia, c'est à cet endroit-là qu'ils euh, vont le régler entre eux. Il y en a, par rapport à l'honneur, par rapport au sein et par rapport à l'argent ou au bien. Donc, les croyants vont régler euh, ces choses-là après avoir traversé le pont entre eux. Donc, après avoir traversé le pont, ils vont régler ces problèmes-là entre eux. Ils, vont être, ils vont, Allah va juger entre eux dans ces choses-là. Donc, ils n'entreront ne, pas au paradis avant d'avoir yani, réglé les Il y a les choses qu'ils ont de ces, de ces injustices qu'ils se sont fait les uns aux autres et qu'ils qu en soient purifiés. Donc, Allah va donner euh, à celui qui a été opprimé, à celui à qui on a fait une injustice, Allah va lui donner raison sur celui qui lui, qui lui a fait l'injustice. Dans ses biens, ou dans son sang, ou dans son honneur. puis ensuite Allah subhanahu va permettre aux croyants d'entrer au paradis par la suite. Donc, le pont, quand on, quand on mentionne le pont, il y a donc deux ponts, un pont euh, yani symbolique et un pont réel. Le, le pont symbolique. Yani ce sont les obligations de la sharia que Allah Subhanahu wa Taala nous a yani chargé ou a mis comme charge sur nous, yani sur les hommes et les djinns dans la vie d'ici-bas. Donc ça, c'est le pont symbolique. Allah Subhanahu Taala a dit. A propos de ce pont-là. sirati mustaqiman C'est-à-dire, voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. sabili. An sabili. Donc, ça veut dire, et ne, et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de, hein, de son chemin, ou qui vous éloigneront de son chemin. Euh, le sheikh il dit donc celui qui a été ferme sur le pont sym symbolique Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir sur le vrai pont au jour de la résurrection et il va être capable de le traverser en toute sécurité Alors, selon ce qu'il aura avec lui comme bonne action et celui qui n'a pas été ferme sur le pont symbolique allez, il va euh, échouer et il va être perdant et il ne sera pas euh, ferme sur le pont réel au jour de la résurrection Et, et c'est ce, ce qui amène le croyant à faire des efforts parmi les musulmans et les musulmanes à faire des bonnes œuvres et à, faire, à en faire beaucoup et à se préparer Il y en a pour ce genre de choses, Il y en a ce genre de traversée, la traversée du pont et des choses semblables parmi les événements de l'au-delà. Donc, parmi les éléments de la croyance -sunat Al Sunatu al-Jama'a, il faut affirmer le pont réel qui sera placé sur l'enfer avant l'entrée au paradis et l'enfer. On ne va pas entrer au paradis en enfer avant d'entrer, euh, avant de passer sur, sur ce pont-là et, et les gens vont traverser ce pont selon leur, leurs œuvres. il faut croire en cela et que c'est quelque chose de réel en ce qui concerne les gens de la mécréance et, et du shirk majeur et du nifak D'unifar dans euh, la croyance, l'unifar majeur et lel qui fait sortir de la religion, il y en a, euh, y en a comme l'athéisme ou la négation de la, des aspects de la religion, hein, qui, mais d'une façon qui euh, fait complètement sortir de la religion. Donc, en ce qui concerne ces gens, cette catégorie-là, c'est les mécréens, les kufars, les mouchékines, eux, ils vont être poussés. Hein, violemment et brutalement dans l'enfer. Comme Allah a dit à leur sujet. Donc ça, c'était cette partie de ce que le Cheikh avait à expliquer à ce sujet-là. Et l'élève lit ensuite c'est-à-dire que la balance, il y, y aura des balances par lesquelles on va euh, peser les actions des serviteurs, les bonnes et les mauvaises. Hein, et cette balance a à deux, à deux, à deux euh, plateaux. Cette balance cette a balance deux plateaux et c'est quelque chose. Cette balance, elle est véridique. Elle est vérité. Donc, le shaykh, il dit, il dit oui, cette, cette balance, elle est vraie, hein, elle est vérité, et ça fait partie de la croyance de de l'affirmer. Selon la description qui est mentionnée dans les textes, que la, la balance, elle a deux, deux plateaux. Et que les actions seront euh, pesées. Il y en a les actions de ceux qui ont des actions. Que ce soit bon, des bonnes actions ou des mauvaises. Y C'est ceux-là dont on va peser les, euh, les actions. En ce qui concerne les gens de la mécréance, eux, ils n'ont pas de bonnes actions. Les mécréants, les pouvoirs ils n'ont pas de bonnes actions donc on va, ne on va rien leur peser. Ces gens-là vont, vont être uniquement poussés brusquement et violemment dans l'enfer. On va les pousser dans l'enfer direct. Il va rester seulement ceux qui ont des bonnes et des mauvaises actions. Allah a informé que on va peser leurs bonnes actions et leurs, leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions dans plusieurs versets Allah a dit donc la balance ou la pesée ce jour-là sera vérité hein, sera vrai et celui dont Les, la balance sera lourde. Et ceux dont les balances seront lourdes ce jour-là, yani ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et ceux dont... Hein, C'est-à-dire, euh, et ceux dont les balances seront légères, alors, euh, ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes à cause du fait qu'ils faisaient, euh, y'en de l'injustice envers nos signes. Allah a mentionné que les balances seront placées et on va juger dans ces balances-là les actions. Et même qu'on va même peser aussi les personnes qui ont fait ces actions-là. Et ses et actions. Et, et son livre également va être pesé. Donc, la personne qui a fait l'action va être pesée, ses actions seront pesées et son livre sera pesé aussi. Et selon la position correcte par rapport à cette question-là. Et cela fait partie hein, des faveurs d'Allah et des grâces d'Allah pour cette umma. Et comme euh, par exemple le prophète s.a.w. lorsqu'il a vu Abdullah ibn Mas'ud, et que les Sahaba se sont étonnés de la, de la minceur ou de la fragilité de, de, de, ces, deux, euh, de ces deux jambes, le prophète Et lorsque les sahabes ont vu ça ils ont ri parce qu'il avait des, euh, des jambes très fines très fragiles alors le prophète a dit dans la balance ces deux jambes sont plus lourdes que la, la montagne de Ohud ça, ça prouve que la personne qui fait les actions est son livre et ses actions seront pesées Et tout ça sera pesé par miséricorde d'Allah et par justice de la part du plus miséricordieux des miséricordieux qui ne fait aucune injustice à aucune d'entre ses créatures. Voilà, rabbuka ahada. C'est-à-dire, ton Seigneur ne fait de l'injustice envers personne. Et au jour de la résurrection. ونضع الموازين نفس كان من بها la nous du poids d'une graine de moutarde Hein, que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et nous, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc, le cheikh il a mentionné ce verset. Donc, ça, c'est vrai. Et les gens al-Jama'a y croient. Puisqu'ils sont les gens qui précède, hein, qui précède dans tout ce qui est bien et qui s'éloigne de tout ce qui est mauvais. Et les gens de Béd'a, comme les mu'tazila ils ont contredit à ce sujet-là. Et ceux qui les ont pris comme exemple, ils ont nié les, les balances en disant que Allah n'a pas besoin Il y en a de, de faire peser les, de peser les actions des serviteurs. Il y en a parce qu'il a la connaissance. Hein, il a la connaissance de, de ça, déjà. C'est des arguments qui viennent en opposition avec les textes. Il y en a ces arguments-là, ils n'ont aucun poids et il y en a, ils n'ont aucune valeur. Il est obligatoire de comprendre les textes qui ont été mentionnés à, qui ont été mentionnés à propos de, du jour de la résurrection et qu'est ce qui va arriver au jour de la résurrection et de, par rapport à tout ce qui a été rapporté dans la révélation par rapport aux ordres et aux interdictions et qu'est ce qui est halal et qu'est ce qui est Haram et les informations et l'histoire et les exemples et les paraboles et autres? Donc il faut croire en tout ça. Donc ça c'est la fin de ce que le Cheikh a expliqué à propos des points qu'il a mentionnés dans le cours numéro 7 au sujet de l'aqidah des deux imams, Abu Hatim et Abu Zura Ar-Rasi. Subhanakallahu alayhi wa bihamdik, ashadu la ilaha illa n'th, astaghfiru kawatu b'meik, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'i.